Evariste, di coman yangha. Nous sommes lundi 10 octobre 2022. Bienvenue, chers auditrices et auditeurs de la Radio-Sanganiro à cette actualité. Donc voici d'abord le sommaire. 100 dollars par tonne de marchandises importées de la Tanzanie, telle une perte qu'enregistre le Burundi et les membres du gouvernement... Euh lundi et ce samedi à Rutana, lors de la descente pour s'enquérir de la situation d'indemnisation de la population qui sera touchée par le tracé de la voie ferrée ouvinza ou plutôt musongati ouvira la plupart des Burundais ne distinguent pas la santé mentale de la santé de la maladie mentale l'analyse d'Alain Joseph Atungimana, directeur exécutif de l'association psychologue et son vacances qui appellent le gouvernement à instaurer le programme national de la santé pour la coordination et le suivi des activités. Cet appel coïncide avec la journée mondiale de la santé mentale célébrée le 10 octobre de chaque année. Et la chronique sportive de ce lundi et nous, nous parlera du déroulement du championnat Interministériel. Bienvenue à cette édition. Vous n'avez pas Isanganilo Vous ratez l'essentiel. Nous ouvrons ce journal par la page de santé. Différents projets, dont le projet Nabatu ont été initiés depuis 2018 dans le but de promouvoir la santé mentale. Alain-Joseph Atungimana, directeur exécutif de l'association psychologue sans vacances, indique que toutefois, il reste beaucoup à faire puisque la plupart des gens nous distinguent Ne distingue la santé mentale de la santé, de la maladie mentale. Il demande à l'État d'instaurer le programme national de la santé pour la coordination et le suivi des activités. Il a dit à l'occasion de la journée mondiale de la santé mentale célébrée tous les 10 octobre de chaque année. Suivez-le au micro d'Ornera Mocho. Au Burundi, je dirais qu'il y a une certaine amélioration par rapport à la promotion de la santé mentale. De 2018, on a eu pas mal de programmes, surtout programmes financés par l'Union européenne pour la promotion du bien-être et la résilience communautaire, où on a vu qu'il y a eu formation des prestataires de soins, que ce soit des médecins généralistes, que ce soit des infirmiers au niveau du centre de santé que ce soit au niveau communautaire avec les agents de santé communautaire. Ça, c'est un pas à saluer. Mais aussi, en 2019, le gouvernement du Burundi, à travers le ministère de la Santé publique, a initié euh, les directives d'intégration de la santé mentale dans le système sanitaire au Burundi, Mais par ailleurs aussi, il y a des défis à relever parce que il y a toujours le personnel soignant qui n'est pas encore recruté au niveau des institutions publiques sanitaires. Les psychologues cliniciens sont parmi le personnel soignant qui doivent être recrutés au niveau des hôpitaux, mais jusqu'à maintenant, il n'y a pas de politique de recrutement de ce personnel. Il y a les infirmiers psychiatres qui sont formés et chaque année, il y a des promotions qui sortent des auditoires Mais jusqu'à maintenant, les infirmiers psychiatres, les psychologues cliniciens n'ont pas les places dans euh, les hôpitaux. D'où même la population ne savent pas que ces personnels font partie des professionnels de santé parce qu'au euh, Burundi, avec notre culture, on considère en personnel soignant le personnel qui œuvre dans une institution sanitaire publique. Alors, sur ce que vous venez d'évoquer, qu'est-ce que vous proposez Moi, je lancerai un appel au gouvernement du Burundi, surtout au ministère de la Santé publique d'installer un programme national de la santé mentale pour la coordination de toutes ces activités, de tous ces projets, de toutes ces interventions dans le domaine de la santé mentale. Alain-Joseph Atungimana euh, trouve aussi la nécessité d'intégrer les soins de santé mentale en soins primaires. Suivez-le encore une fois. Mais aussi, nous voudrions lancer un appel que l'intégration ne reste pas au niveau du ministère de la Santé publique, qu'on puisse intégrer la santé mentale dans tous les aspects de la vie du pays, que ce soit au niveau de l'éducation, que ce soit au niveau de la justice, du monde du travail, qu'on puisse trouver des services de soutien psychosocial et de grandes nécessités. On aimerait aussi renforcer les soins de santé Surtout au niveau euh, communautaire parce que les psychotropes sont très chers et il est difficile à la population burundaise surtout du monde rural de, de s'en procurer. D'autant plus qu'il y a une indisponibilité parfois des psychotropes, même si à un certain moment c'est disponible, c'est trop cher. Donc, je demanderai aussi que les psychotropes ou les soins de santé mentale soient intégrés dans les soins primaires et que la population puisse aussi utiliser la carte d'assurance maladie pour se faire soigner et se protéger de ces psychotropes. L'Organisation Mondiale de la Santé regrette manque d'investissement de la part des États membres, alors que ce lundi 10 octobre est la date de la Journée Mondiale de la Santé Mentale qui vise à sensibiliser et à informer la population sur les troubles psychiatriques. Un rapport de l'Organisation Mondiale de la Santé émise dresse un bilan mitigé sur la santé sur l'année écoulée Le communiqué relève que 51% des États membres de l'OMS ont déclaré que leur politique ou plan en matière de santé mentale était conforme aux instruments internationaux et régionaux relatifs aux droits humains. Soit bien en descendant de la cible de, 10%, de 80%. Plus, de 80 seul objectif atteint la baisse de 10% du taux de suicide. Captez Issa Nanilo, écoutez la différence. Je vous le disais dans le titre le Burundi perd 100 dollars par tonne de marchandises importées de Dar es Salaam en Tanzanie. Précision samedi du ministre ayant les infrastructures dans ses attributions en compagnie des ministres de l'Environnement et des Transports en commune Routana pour lancer la campagne d'indemnisation des populations qui seront touchées par le tracé ferroviaire Ouvinza Musongati Ouvira. Aujourd'hui, le coût de transport d'une ton, tonne est de près de, 100, de 160 dollars à tirer ajouté. D'autres précisions avec Mary Kanyang. Lancant cette campagne d'indemnisation des populations qui seront touchées par ce tracé ferroviaire, samedi, en commune Lutana de la province de Lutana, le ministre chargé des infrastructures, en compagnie des ministres de l'Environnement et des Transports, a déclaré que le train chargé de marchandises fera 120 km/h, alors que transportant des personnes, il fera 160 km/h, vu qu'il y a près de 2500 km entre le Burundi Et d'Aresalam, ce train ayant à bord des humains mettra 10 heures. Autre annonce du patron de ce ministère depuis la commune Lutana, c'est que le coût du transport des marchandises aujourd'hui est entre 150 et 160 dollars. Lorsque ce chemin de fer sera fonctionnel, ce coût de transport reviendra à près de 60 dollars par tonne, ce qui montre, a-t-il souligné, que le Burundi perd aujourd'hui 100 dollars par tonne de marchandises importées depuis Dar es Salaam. Lors de ce début de campagne pour indemnisation, pour des gens qui se Affectés par ce tracé ferroviaire, cinq tous ni la ministre chargée de l'environnement a recommandé à la commission ad hoc de travailler sans faille conformément à la loi et dans les meilleurs délais pour une mise en pratique effective de ce projet. Une recommandation qui tombe après que le gouvernement burundais ait récemment déclaré d'utilité publique des terrains situés dans les provinces de Makamba, Rutana et Gitega. Dans un décret du 27 septembre, l'article 2 précise que ces localités constituent la zone du projet d'une bande de 30 mètres de largeur et le tracé de la ligne ferroviaire totalisant une superficie de plus de 720 hectares ainsi qu'une réserve de gares routières à Cheru et Rutegama d'une superficie de 400 hectares, la zone du projet total couvrant une superficie de plus de 1100 hectares. Merci à Mary Kanyang pour tous ces détails. La société East African Drilling and Granite va exploiter industriellement des granites alcalins sur les sites de Kibouye en commune Bukirasadi et Mgaromavumu en commune Makebuko de la province Gitega. Ils vont être transformés en carreaux et pierres d'ornement. Ce projet a été analysé au Conseil des ministres de vendredi dernier. Prospect Nawamiye, porte-parole, secrétaire général du gouvernement, précise que plus de 130 personnes seront embauchées au début. On l'écoute. Dans sa politique d'industrialisation, l'État du Burundi encourage la valorisation des ressources naturelles locales et de préférence par des investisseurs nationaux. C'est dans ce cadre que la société East African Drilling and Granite a initié un projet de transformer les roches inertes du Burundi en carreaux et pierres d'ornement. La société compte d'abord transformer les granites alcalins exploités sur les sites Kibouye commune de Kirasazi, et Mwarumavuvu, commune de en province d'Ogitega. Le projet a l'avantage de disposer des experts locaux ayant appris ce métier dans d'autres pays qui sont avancés dans le domaine de transformation des roches en carreaux et pierres d'ornement. Cette société a déposé le dossier de demande d'autorisation d'exploitation industrielle des granites alcalins sur ces sites conformément à la législation minière en vigueur. Comme impact du projet au niveau national, il y a lieu de citer... Le paiement des impôts, des taxes et des redevances conformément à la législation minière et fiscale en vigueur au Burundi. Le paiement régulier de 40% comme part de l'État calculé avant paiement de l'impôt sur revenus. La création de 131 emplois permanents au début du projet. La réduction des importations. L'entrée des devises à l'exportation des carreaux la contribution aux travaux de développement communautaire. Ce projet répond à la vision du gouvernement en ce qui concerne la valorisation des ressources naturelles et il est porteur de croissance au développement socio-économique du pays. L'entrée en activité de l'usine mettra fin aux grandes importations habituelles, des carreaux chers et d'une qualité douteuse en faveur de l'importation d'autres produits stratégiques. À cet effet, la société mérite d'être encouragée en lui accordant l'accès aux fonds de refinancement des projets porteurs de croissance et l'autorisation d'exploitation de ces pierres. Après échange et débat sur ce dossier, le Conseil des ministres a apprécié ce projet et a constaté qu'il mérite d'être encouragé. Une équipe composée des représentants des ministères en charge de l'énergie, des finances, du commerce, des infrastructures, Et de l'environnement sera mise en place pour accompagner le promoteur et finaliser ce projet dans ses divers aspects. Le Conseil des ministres a réaffirmé la disponibilité de l'État à accompagner d'autres promoteurs qui ont des initiatives. C'était le porte-parole du gouvernement, et secrétaire général Prosper et N'Guami. A précisé que cette exploitation va se dérouler sur les sites de Kibuye en commune Bukirasazi et Mgaro Mavouvou en commune Makéboukou de la province Gitega. Troisième édition du forum de haut niveau des femmes leaders organisé par la première dame Angeline Ndai ce lundi à travers l'office de la première dame du Burundi pour le développement. Ce forum est centré sur la La santé et nutrition de la femme du nouveau-né, de l'enfant et de l'adolescent. La première dame du Nigeria, Asha Bouhari, et l'ex-première dame de la République Unie de Tanzanie sont présentes au cours de ce forum. Des femmes leaders des hauts cadres vont échanger et partager l'expérience en vue d'améliorer la nutrition de l'enfant et de l'adolescent. Il sera mis en place des comités de dialogue social améliés du travail au Au niveau de toutes les communes, a commencé par la province Guitega. Ça a été dit ce lundi à Guitega par le président du Comité national de dialogue et social et en milieu de travail. Sylvain Nimanungania a lancé un atelier de deux jours à l'endroit des membres de ces comités communaux sur le contenu de la charte du dialogue et social. Et Ainsi et que le contenu du code de travail, le président du, de ce conseil leur a demandé d'être vigilants pour ne pas tomber dans le piège, car le dialogue social au milieu du travail est différent du dialogue politique quant aux représentants des associations, des employés des employeurs Ils ont salué le pas déjà franchi, étant donné que les, que les contrées communales, que les comités communaux inclusifs sont mis en place. Radio Isanganiro, Chronique Sport. Les équipes qui évoluent dans le championnat interministériel s'affrontent. Euh, d'abord dans les poules afin d'avoir deux équipes qui disputent la finale. Laurent Zimana, directeur du sport au sein du ministère ayant le sport dans ses attributions, indique que les équipes classées premières reçoivent différents prix, tout en précisant qu'elles représentent également le Burundi dans les compétitions interministérielles qui regroupent les pays membres de la communauté est-africaine. Les détails dans cette chronique avec Marie-Claire Kazenetz. Les équipes qui participent dans le championnat interministériel se rencontrent d'abord dans les poules dans le but d'avoir deux équipes qui s'affrontent dans la finale. propos de Laurent Deimana, directeur des sports au sein du ministère, ayant le sport dans ses attributions. Les équipes se rencontrent en poules. Dans chaque poule, de 3 ou de 4, on retient les deux premiers. Les deux premières équipes euh, se disputent la phase de 4 de, de finale. Selon le, le croisement fait de l'ordre de la bourse du réglement de l'intérieur avant d'arriver à la phase de demi-finale et enfin de la finale. Et chaque fois que de besoin, euh, le comité, le directeur, convoque ou invite les, les premiers fois à des réunions. Mm -hmm. Et pour que là où il y a des zones d'ombre, on est d'éclaircir, ainsi tout se passe dans, dans l'ordre et de, de, de, ça, ça marche très bien. Il précise que les équipes classées premières reçoivent les différents prix y compris les trophées. La valeur ajoutée est là, à la fin de chaque compétition il y a une remise des trophées des coupes, des coupes accompagnées d'autres prix, des ballons des uniformes ou des maillots et une enveloppe quand même pour se rafraîchir à la fin et on sait que quand on est content mmh. quand on est fier de la victoire c'est bien qu'on soit en par quelque part pour arroser la coupe mmh. on leur fait Des Selon ce directeur des sports au sein du ministère ayant le sport dans ses attributions, les équipes vainqueurs de ce championnat interministériel représentent le Burundi dans les compétitions de la sous-région. À chaque fois qu'on a les équipes championnes, il y a ce qu'on appelle une excursion sportive. Les équipes championnes ont le droit, ont la faveur et de faire une sortie Et on livre des matchs avec des clubs coopératifs des coins qu'on visite. Dernièrement, on était en Rosie avec les équipes championnes de l'édition de l'année passée. On a été à Sosumo, on a été à Dogo, Dogo ici, à Chibitoke C'est ça, c'est à défaut des démarches qui ont échoué pour pouvoir livrer des matchs dans l'un des pays de la sous-région. Je vous dirais que dans les années passées, on a été au Rwanda, on a été au Kenya, on a été en Ouganda. Au Rwanda, c'est plus d'une fois. On a été Au Kenya, une fois, on a été en, en, en Ouganda une fois. Les démarches eh, commencent à être euh, amorcées pour pouvoir livrer des démarches ici à côté, dans la pixieure. Euh, Tanzanie pour quand même les champions de, du championnat de MSEE et aussi en cadre de représenter le pays, de faire parler du pays dans les dépêches de la sous-région, parler de, de l'aspect positif du Burundi, dire comment vivent les Burundais, dire la, la situation sociale, politique du pays, la, la, la, la, la sécurité, la paix au Burundi. Laurent Zeymahana fait savoir que le Burundi affiche un bon comportement dans de telles compétitions, du fait qu'il remporte le plus souvent beaucoup de coupes. À 13h16 au studio de la radio, c'est par ici que se referme cette édition. Merci de l'avoir suivi. Merci à Serafine Hakizimana qui est de l'autre côté de la vitrine. La présentation, vous étiez avec Evariste Ndiko Anana. Un bon après-midi à toutes et à tous.